JURISPRUDENCE DE LA PRIÈRE 16 Entrez dans la mosquée avec ma droite, disons la supplication et priez deux rakahs pour saluer la mosquée et attendre qu'il soit tenu pour la prière.